yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuta'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa inna khayra al-kalam kalam Allah wa khayra al-hadihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa inna sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'atiha de la réalité de la secte des chi'a rafida et on a lu donc euh, toute l'introduction du livre du cheikh Ibrahim al-Ruheili euh, hafizahullah qui s'intitule Al-Intisar li's-Sahbi wal-Al et donc euh, on a expliqué la plupart des points qui ont rapport avec la aqida des, des rafida la aqida de qui est contraire à l'islam chez les rafida et on a établi les preuves donc, de ça dans leur livre. Et on a expliqué la position des ulama, des ulama, des ahles sunnah ou al au de ces gens-là. Au sujet de leur aqidah au sujet de, de ceux qui suivent cette aqidah. Donc maintenant qu'on a clarifié ça, on voudrait prendre aujourd'hui le temps pour clarifier le verdict à leur sujet. Qu'est-ce que les ulama ont dit Euh, ces, euh, au sujet de ces gens-là. Puis, d'expliquer aussi qu'est ce qui a rapport avec un point qui est parfois euh, compliqué à comprendre pour certaines personnes, du fait que certains musulmans, par exemple, ils disent, bon, il faut faire la différence entre les chouyours des Rafidahs et entre les gens ordinaires parmi eux, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie des savants parmi eux. Les gens qui font juste suivre euh, parce qu'ils sont nés dans cette voie, etc. Est-ce qu'on fait une distinction entre les deux ou non et on va lire donc qu'est-ce que les ulama ont dit à ce sujet-là. Et pour, en fait, pour clarifier, ou bien pour résumer déjà à ce sujet, euh, la question en fait euh, c'est de, de comprendre que la religion des rafidahs est une religion qui est à la base établie sur le kufr et le shirk. Hein? Et quelqu'un ne peut pas être un rafidhi accepté s'il acceptait le kufr ou le shirk, puisque c'est la base de, cette religie, de leur religion. Donc toute personne qui est dans cette dans cette voie et qui suit cette voie-là fait partie de ces gens-là. Même si hein, même si il fait pas partie de leur savant. C'est comme par exemple les chrétiens et les juifs. Si par exemple parmi les chrétiens et les juifs il y a les prêtres, il y a les rabbins, c'est que parmi les chrétiens et les juifs il y a les prêtres il y a les rabbins et ceux-là sont les chefs, bien ceux-là sont les euh les têtes hein, de, de, de, de, de la mécréance et de l'égarement dans ces deux religions-là. Donc, euh, chez les chrétiens, bon, il y a le pape, il y a les évêques, puis il y, les, il y a les curés, il y a les prêtres, etc. Donc, c'est la hiérarchie. Tous ces gens-là sont à la tête, et il n'y a pas de doute que ce sont des poufars et des mouchtiquins. La même chose pour les rabbins et les, euh, les gens qui sont à la tête de, de la religion des juifs. Maintenant, ceux qui sont en dessous de ceux-là et, et, et qui suivent ces gens-là, est-ce qu'on les catégorise avec eux aussi? Bien entendu, du moment qu'ils se disent juifs, du moment qu'ils se disent chrétiens, ils font partie des koufars et ils sont koufareux aussi, même si c'est déjà gens ignorants. D'accord? On va dire que ce sont des koufars ignorants. La même chose pour les rafidahs. Hein? On dit que leurs chouyours et ceux qu'ils appellent parmi eux les Hayatullah et, ceux qui s'appellent ainsi ceux parmi eux qui, qui sont considérés comme étant des savants, ils les appellent comme ça et donc sont des koufars et ceux qui suivent la voie des Rafidah même s'ils si ne sont pas parmi leurs savants, ils sont eux aussi des koufars, puisque ils les suivent et ils les défendent et ils, ils aiment cette croyance-là et donc ils sont eux aussi parmi ceux qui font partie des koufars, la même chose que leurs chouyours. Un peu comme les juifs et les chrétiens, et les gens ordinaires parmi eux, par rapport à leurs prêtres et leurs savants. Maintenant, on va lire des fatwas des ulamas à ce sujet-là. Oui. Fatwa al-lajnat daima fi awam al-rafidah. Qad suilat al-lajnat al-da'ima ahsanallahu ilayha ma hukmu awam al-rawafidah al-imamiyya al-ifna-ashiriyya wa min al-firaq al-kharija la question c'est quel est le verdict la question a été posée à, à, au comité permanent de fatwa et de recherche scientifique et de en arabie Saudite, présidé par le cheikh ibn baz à l'époque et donc, ils ont posé la question Quel est le verdict des, des gens ordinaires parmi les Rawafid al-Imamiyya al-Ithna-Ashiriyya Qu'est-ce qu'on dit à leur sujet Est-ce qu'il y a une distinction entre les ulama de n'importe quelle d'entre les sectes qui sont, en, qui sont sortis de, de, de la religion qui sont sortis de l'islam et entre ceux qui suivent ces différentes sectes-là Est-ce qu'on distingue entre les ulama et les gens qui suivent ces voies d'égarement euh, euh, là, parmi les gens qui sont ordinaires, parmi eux, est-ce qu'on distingue entre les deux ou non? En, euh, et en particulier dans la question qui, a, qui est reliée au takfir et au tafsir, c'est-à-dire de déclarer euh, quelqu'un, par exemple, kafir ou fassir. Donc, le sheikh Ibn Baz et les ulama qui sont avec lui dans le comité qui ont fait cette fatwa, comme le cheikh le cheikh ibn afifi et le cheikh al ghudayan et le cheikh ibn taoud ils ont répondu à cette question il dit man shaya'a min al awam imaman min a'immat al kufr wa al dhalal wa إلى أن قال وقالوا ربنا إن, وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة ومن سورة البقرة ومن سورة الأعراف الآية رقم يعني يذكر الشيخ الأرقام الآيات on va les mentionner après en France, inshallah après il dit wa min surati ghafir wa ghayriha min aswar wal ayat et l'an le prophète sallalahu alayhi وكذلك فعل أصحابه ولم يفرق بين السادة والأتباع wa billahi at-tawfiq wa sallalahu ala nabiyyina mohammedin wa ala donc la réponse à cette question là C'est très clair en fait Cheikh il dit Ceux qui ont, ceux parmi les Awam Les gens ordinaires Le commun d'entre eux Parmi ces gens là Parmi les Rafidah Et euh, les autres Qui ont été dans le parti des imams de la mécréance Ou d'un des imams parmi les imams de la mécréance C'est à dire un des chefs parmi les chefs De la mécréance et de l'égarement Et qui a, défend, qui a défendu Leurs chefs et leurs leur Grands leur grand hommes et leurs hauts placés par transgression et par euh, injustice. Ils ont, ils ont défendu ces gens-là dans leur mécréance et dans leur égarement. On juge à leur sujet de la, du même verdict qu'on donne à, à, à ces grands-là et à ces chefs-là qui sont dans cette mécréance. Et on leur donne le même verdict de mécréance et de perversité ou de péché d'égarement. Donc. donc, ils suivent leur chef dans le verdict dans le verdict de la religion à ce sujet-là. Et il mentionne des versets qui supportent cette, cette, cette fatwa ou cette parole. Donc, il mentionne les versets 165, 166 et 167 dans le al-Baqarah. Donc, on va les lire ensemble pour voir qu'est ce que ça signifie. Donc, parmi les versets 165, 166 et 167 que le sheikh a mentionné Avant, avant ces versets-là, il mentionne les versets. Les gens te demandent au sujet de l'heure. Jusqu'à la parole où Allah dit « Wa qalou rabbana Ils disent oh « Ô notre Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands hommes et ils nous ont égaré du droit chemin. Ô oh notre Seigneur, donne-leur le double du châtiment et maude-les d'une grande malédiction. » Donc ça c'est un verset qu'il mentionne avant, euh, avant de mentionner les autres ensuite il, euh, le verset 165 176 dans sourate al-baqara quand euh, tous injustes euh, ou quand les injustes verront les châtiments verront le châtiment ils sauront que la force toute entière est à allah et qu'Allah est est en châtiment qu'allem en ayant désavoué les suiveurs donc c'est ça le verset qu'il mentionne if tabarra alladhina tud'u min alladhina attabau wara'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina attabau law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allah a'malahum hasaratun alayhim donc ça c'est les versets en question que le cheikh a mentionné ça dit quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment les liens entre eux seront brisés et les suiveurs diront ah si un retour nous était possible alors nous nous désavouerions comme nous, nous les désavouerions comme ils se sont désavoués de nous ainsi allah leur montrera leur actions source de remords pour eux mais ils ne pourront pas sortir du feu Donc ça, c'est des exemples de ce que le chef explique dans les versets en question. Ensuite, il y a les versets 37, 38 et 39 dans le surat Al-A'raf. 37, 38, 39 «Fa man azlamu mimman iftara alallahi kathiba ou kathiba bi-ayatih, aula'ika yanaluhum nasibuhum min al-kitab, hatta idha ja'at hum rusuluna yatawaffaunahum, que pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonges ces signes. Ceux-là auront, auront la part qui leur a été prescrite. Jusqu'au moment où nos envoyés, nos anges, viennent à eux pour leur enlever leur âme en leur disant, Où sont ceux que vous invoquez en dehors d'Allah Ils répondront, nous ne, les... nous ne les trouvons plus. Et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. «Quala d'choulou fi umma qad khalat min qablikum min al-jinni wal-ins fin nar. Kullama dakhalat ummatun la'anat uchhtaha hatta idha ddaara kou fiha » hatta idha addaraku fiha jamian qalat ukharahum liulahum rabbuna haula'i adalluna fat fatihim azaban dha'fan min an-nar qala li kullin dha'fan walakin la ta'lamun wa qalat ulahum li ukharahum fama kana lakum alayna min fadlin fazuqul azaba donc ensuite le verset 38 ça dit entrez dans le feu dira Allah parmi les djins et les hommes des communautés qui vous ont précédés, chaque fois qu'une communauté entrera, Elmo dira celle qui l'aura précédée. Puis lorsque tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira, à la, dira de la première au notre Seigneur, voilà, voilà ceux qui nous ont égarés. donne leur donc double châtiment du feu. Elle dira à chacun le double, mais vous ne savez pas. Et le verset 39 est la première fournée, c'est-à-dire le premier groupe qui sera jeté dans, euh, qui, a, qui a été jeté dans euh, le feu, dira à la dernière, mais vous n'avez sur nous aucun avantage, goûtez donc au châtiment, pour ce que vous avez acquis. Donc ça c'est les autres versets à ce sujet-là. Ensuite, il a mentionné les versets 21 et 22 dans le surat Ibrahim. Les versets 21 et 22 dans le surat Ibrahim, on va les lire aussi. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم؟ Wa ma kana les deux versets que le cheikh mentionne à ce sujet il dit et tous comparaîtront devant Allah puis les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil nous étions bien vos suiveurs Pouvez-vous nous être en quelque utilité contre le châtiment d'Allah Alors les autres diront, si Allah nous avait guidé, nous vous aurions certainement guidé. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer. Nous n'avons pas d'échappatoire. Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité. Tandis que moi... Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en faites à vous-mêmes. Je, vous je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Et, vous, et euh, je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Donc, on voit que tous les gens qui ont fait du mal, ils blâment ceux qui les ont euh, qui les ont euh, ou qui ont été leurs chefs dans cet égarement là, ils essaient de mettre le tort sur ceux qui étaient au-dessus d'eux. Et on remarque que en réalité euh, les gens qui étaient au-dessus d'eux qui qui étaient leurs chefs dans l'égarement, leur rejettent le blâme sur eux-mêmes en disant c'était votre faute. En réalité, si vous nous avez suivi dans l'égarement, vous n'avez à blâmer personne d'autre que vous-même. Chaque personne est responsable de l'égarement quand il a suivi l'égarement. Et il mentionne également les versets 28 et 29 dans le Sourat al-Furqan, dans lequel Allah SWT dit « Ya waïla ta lam attakhith quulanan khalila laqad adallani aniz zikri ba'da ifja'ani » c'est à des malheurs à moi etlas si je n'avais pas pris un tel si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a en effet égaré loin du rappel le coran après qu'il me soit parvenu et le diable certes déserte l'homme après l'avoir tenté. Donc ça c'est un autre verset aussi à ce sujet là. ensuite il mentionne les versets 62 à 64 dans surat al Qas. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون دوقت Ça c'est les versets 62 à 63 63 et 64 Dans ces versets là Allah subhanahu wa ta'ala dit en français leur la signification traduite en français et le jour où il les appellera il dira où sont ceux que vous prétendez être mes associés Nous avons euh, et le jour Ou il les appellera, il dira, « Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ?» Ceux contre qui la parole se réalisera diront, « Voici, Seigneur, ceux, ceux, qui, ceux que nous avons séduit Nous les avons séduits comme nous sommes, comme nous, nous sommes dévoyés nous-mêmes. Nous les désavons devant toi, ce n'est pas nous qu'ils adoraient. Et on leur dira, « Appelez vos associés. » Ils les appelleront, mais ceux-ci ne leur répondront pas quand ils verront le châtiment ils désireront alors avoir suivi le chemin droit dans la vie d'ici bas ensuite les versets 31 à 33 dans surat Saba Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استدعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استدعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجهمين Wa qala allatheena ustud'ifu lil latheena istakbaru bal makru al layli wal nahari iz ta'murunna an nukfira billahi wa naj'ala lahu andadan wa asarra al nadamata lamma ra'u al 'adaba wa ja'al aghlala fi a'naqihim fi a'naq allatheena kafaru hal yujzauna Donc dans ces versets qui signifie est-ce que avait mécru « Jamais nous ne croirons en ce Qur'an, ni en ce qui l'a précédé. Et si tu pouvais voir quand les injustes seront debout devant leur Seigneur, se renvoyant la parole les uns aux autres, ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'en orgueillissaient. Sans vous, nous aurions certes été croyants. Ceux qui s'en orgueillissaient, dire à ceux qu'ils considéraient comme faibles est-ce nous qui vous avons repoussé de la bonne direction après qu'elle vous fut venu, qu venue mais vous étiez plutôt des criminels et ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient c'était votre stratagème plutôt nuit et jour de nous commander de ne pas croire en Allah et de lui donner des égaux et ils cacheront leurs regrets quand ils verront le shahatimah. Nous placerons des carcans au cou de ceux qui ont mécru. Les, les rétribueraient-ils autrement que selon ce qu'ils qu œuvraient? » Donc ça, c'est les versets, encore une fois, mentionnés à ce sujet. Et il mentionne encore euh, d'autres versets dans le surat de Safat, les versets 20 à 36 et également les, surat, les versets dans le surat de 47 à 50 donc tout ça c'est des versets qui sont toujours dans le même sens pour nous faire comprendre que ceux qui ont suivi les chefs de l'égarement et les chefs dans la mécréance, ils auront le même sort que, le, le, que les chefs hein, peu importe, ils n'auront pas d'excuses du fait que c'était les suiveurs ou du fait que c'était euh, il y a des gens qui les ont Euh, suivis et qui n'étaient pas eux-mêmes à la tête. Comme comme le Cheikh le dit à la fin, il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les chefs des mouchriquines et ceux qui les ont suivis. Et de même que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam les ont, les ont combattus de la même manière sans distinguer entre les chefs et ceux qui ont suivi. Et le succès vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et paix et salut sur le prophète Mohammed sur sa famille et sur ses compagnons donc ça, tout ça c'est pour nous faire comprendre c'est pour nous faire comprendre qu'on ne distingue pas entre les, les chouyours et euh, les imams des Rafidah et les gens ordinaires parmi eux qui, euh, qui suivent cette voie là parmi les voies des Rafidah Ensuite, euh, ah oui, c est, c est, toutes ces, ces fatwas que je prends, je les ai tirées euh, d'un recueil qui a été fait par un, un sheikh du Yémen qui s'appelle Aboul Abbas al-Shehri. Il a réuni les fatwas des ulama et les paroles des imams au sujet de la question des rafidats et du fait que ce sont des poufars. Donc, on, va, on a mentionné donc cette première fatwa. Maintenant, on va mentionner Euh, d'autres également à ce sujet-là. Euh, il mentionne également les paroles d'Ibn Hazm. Elle, Elle aussi dans son livre «Alfass lo fil milali wal ahwa i wal nihal ». Ibn Hazm, qui est mort en 456, dans son livre, comme on a dit, al lo fil milali wal ahwa wal nihal », le volume 2 à la page 78. Il répond aux aux objections des gens du livre qui jettent des choubouhats parfois contre les musulmans parmi ces choubouhats le fait qu'ils mentionnent que parmi les gens qui se disent musulmans il y en a qui euh, qui ne croient pas au courant tel qu'il est qui disent qu'il a été falsifié donc Ibn Hazm répondait à cette choubha à ce mensonge là de la part des gens du livre لذي وأما قولهم في دعو الروافض تبديل القراءات فإن الروافض ليس من المسلمين وإنما هي فرق حدث أولها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة وكان مبدأها إجابة, إجابة من من خذله الله لدعوة من كاد الإسلام i el tàifat tajri i el jarrà i el jarrà i el nassàrà i el qadhib donc il, il dit Ibn Hazm ici que euh, en ce qui concerne leurs paroles de la prétention des rawafid qui prétendent que les récitations ont été euh, changées dans le Coran alors il faut savoir que les rawafid ne sont pas des musulmans ils sont uniquement des sectes qui ont, dont les premiers sont apparus après la mort du prophète sallallahu alaihi wa sallam environ 25 ans après Euh, la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, euh, qui ont répondu à, à, à l'appel de quelqu'un qui faisait une ruse contre l'islam et que qu'Allah a, a égaré. Comme en parlant ici de Abdullah ibn Sabah, le juif qui avait fait semblant d'être converti à l'islam pour créer des dissensions et des divisions entre les musulmans. Il dit ensuite, et c'est un groupe qui qui suit la même voie que les, juifs et les, que les juifs et les chrétiens dans le mensonge et la mécréance. Donc ça, c'est une partie de ce qu'il a dit à ce sujet-là. C'est comme un autre exemple du fait que euh, les ra'wahs sont des kuffars. Oui, donc ici, il mentionne les paroles de l'imam al-Bukhari. Bon, il y a des chatois ici, il y a des paroles des imams qu'on a déjà lu, comme par exemple les paroles de l'imam al-Bukhari, Dans Khalq afaal al on les a mentionnés dans les cours précédents sur le fait qu'on ne doit pas manger leur viande, on ne doit pas les visiter lorsqu'ils sont malades, on ne doit pas euh, prendre leurs témoignages, on ne doit pas manger leur viande lorsqu'elle a été égorgée. Ça, on a mentionné ça. Il y a d'autres paroles aussi qu'on a mentionnées des, des salafs. Maintenant, il y a une fatwa aussi de l'Ajnat al-Da'imah. C'est euh, une fatwa qui est dans le volume 2, à la page 372. La fatwa, c'est la fatwa numéro 1661. Euh, la question, c'est C'est-à-dire, est-ce que c'est permis de manger la viande qui est égorgée par ceux qui invoquent euh, lors des malheurs et lors euh, lors lorsqu'il y a des, des, des, des catastrophes et qu'il y a des des moments de difficulté et de malheur ils invoquent Al-Hassan, Al-Hussein Ali ils, ils, ils, ils crient leur nom et ils les appellent au secours est-ce que c'est permis de manger leur viande la réponse à cette question là attends la question n'est pas finie c'est inna assail wa jama'atun ma'ahu fil hudud chamaliya mudjawiruna l'marakeza l'iraqiyya هناك جماعه على مذهب الجعفريه ومنهم من امتنع عن اكل ذبائحهم ومنهم من اكل ويقول هل يحل لنا ان ناكل منها علما بانهم يدعون عليا والحسن والحسين وسائر ساداتهم في الشده والرخاء دونك لا كاستيون dans les limites du nord qui sont proches de la région de l'Irak il dit qu'il y a un centre là-bas qui suit la voie des Ja'fari, c'est-à-dire des des, rafidah, des Donc il dit qu'il y en a parmi ceux qui, qui sont dans cette parmi ceux qui ont posé la question qui était avec euh, qui était là-bas et qui refusait de manger la, la viande de ces de ces rafidah. Et il y en a d'autres qui ont mangé la viande et euh, la question était de, de demander, est-ce qu'on a le droit de manger leur viande alors qu'on sait que ce sont des gens qui invoquent, qui, qui appellent au secours Ali et Al-Hassan et Al-Hussein et d'autres également euh, parmi leur, euh, leurs imams dans les moments de, de détresse, des moments de difficulté ou bien dans les moments d'essence également. Donc, étant donné qu'on sait que ces gens-là font ça, est-ce qu'on a le droit de manger leur viande la réponse était la suivante et ça c'est une réponse du cheikh ibn baz cheikh al udayn ibn afifi et cheikh ibn qaud il dit اذا كان الامر كما ذكر السائل من ان الجماعه الذين لديه من الجعفريه يدعون علي والحسن والحسين وسادتهم فهم مشركون مرتدون عن الاسلام ولا اعوذ بالله لا يحل الاكل min thaba'ihihim li'annaha maytah walaw dhakaru 'alayha ismullah wa billahi at-tawfiq Donc la question c'était euh, comme on a dit de manger la viande des Ja'fariyah des des Rafida. Cheikh il répond il dit, si l'affaire la, est telle que mentionnée par la, la personne qui a posé la question qu'il y a un groupe d'entre eux de, qui sont des diafarias et qui invoquent Ali al Hassan al hussein et leurs imams, leurs leur chefs. Alors dans ce cas là, ce sont des Moshidikun et ce sont des apostats qui ont quitté l'islam que Allah nous en préserve. Et Il n'est pas permis de manger leur via viande les viandes qu'ils ont égorgées parce que ce sont de la viande, ce sont des viandes mortes, même s'ils si ont prononcé le nom d'Allah dessus donc ça c'est important aussi de le comprendre hein? Donc, et ça c'est un point important On a, Allah nous a permis de manger la viande égorgée par le musulman la viande égorgée par le juif et le chrétien ça c'est la viande des gens du livre ça c'est halal pour les musulmans mais la viande des bouddhistes la viande des hindous la viande des athées la viande de n'importe quel autre individu qui suit une autre religion, hein, alors dans ce cas ce n'est pas permis. Et la viande des apostats ça fait partie des viandes qui, que les musulmans n'ont pas le droit de manger. Et les rafoudas rentrent dans cette catégorie-là. Donc leur coufre ne permet pas de manger leur viande. Hein? Donc ça c'est très important de le comprendre, parce que surtout ici au Canada, puis... Peut-être même en Europe, je ne sais pas, mais en tout cas au Canada, ici, il y a beaucoup de boucheries qui appartiennent à des rafidats. Il y a beaucoup de restaurants aussi qui appartiennent à des rafidats. Il y a les boucheries ici à Montréal qui sont comme la boucherie Sabra. Toutes les boucheries Sabra, la plupart sont des rafidats libanais. De même que, il y a des restaurants aussi, ici, qu il y a beaucoup de restaurants libanais qui sont des restaurants qui appartiennent à des, euh, des rafidats. Donc, on n'a pas le droit de manger dans ces restaurants-là. Si ce sont des restaurants qui achètent leur viande chez les rafidahs, ou qui amènent la viande et égorgée par des rafidahs. Donc, euh, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ce point-là. une fois, je me souviens, subhanallah, on allait manger, moi et des frères, on allait manger dans un restaurant, le propriétaire était libanais, ou... Quelque part dans ce, ce, ce coin-là, il était libanais. On ne savait pas si c'était un shi'i ou un sunni. Donc, euh, on allait manger là-bas régulièrement. Et une fois, Allah a fait une blague sur les sahabas. Il a fait une blague sur les khulafars rachidines. Il a fait une blague sur Abu Bakr, Omar et Othmane et le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il les a mentionné les trois. Hein et la blague c'était grave parce que il mentionnait que euh, il y avait une femme qui trompait son mari puis euh, ils se sont cachés dans le garde robe quand le mari est rentré. Puis, euh, quand ils sont sontis pendant que le mari dormait ils, ils sont tous sortis un par un et puis euh, le premier est sorti il a, il a donné il a dit qu'il était Le premier khalifat. Le deuxième, il a donné le nom du deuxième khalifat. Le troisième, il a donné le nom du troisième khalifat. Arrivé au quatrième, il n'a pas mentionné le nom du quatrième khalifat. Il a mentionné le nom du prophète Mohammed s.a.w. En voulant dire que c'était... Euh, en tout cas, Allah mest il a mentionné cette blague. Et quand j'ai entendu ça, je voyais qu'il qu mentionnait cette, cette blague. Après, il commençait à rire. Et... Euh, et quand il a vu qu'on ne riait pas avec lui là il commençait à se poser des questions il à trouver il commençait à comprendre qu'il venait de, de dire quelque chose de grave et on lui a dit mais c'est quoi c'est quoi ce genre de blague c est, c est, déjà ça c'est c'est couffé parce qu'il a en plus il s'est moqué du prophète ton seul et des choses de ce genre donc Hein, on l'a averti ce jour-là, puis on n'est plus jamais retourné manger là-bas depuis. Et c'est le restaurant qui s'appelle Boustan à Montréal, au coin, au coin de Crescent et euh, Crescent et Ontario, si je ne me trompe pas, ou, ou, ou Maisonneuve. En tout cas, subhanallah, vraiment, on avait été choqués d'entendre euh, ce genre de choses, moi et un autre frère qui était avec moi. Donc depuis ce, ce, ce temps-là, ça fait plusieurs années, on n'est plus jamais retourné là-bas, mais c'est pour dire que hein, ces gens-là, ils ont une haine contre, euh, contre les sahabas, et ils font des blagues même contre eux, et ils insultent les sahabas. Et il y a un autre frère qui a témoigné aussi de ça, dernièrement, euh, le propriétaire d'un des restaurants libanais à Montréal, qui est une chaîne de restaurants très connue, il a dit qu'il a entendu insulter un des sahaba euh, si je me trompe pas c'était Amr ibn al-As en tout cas il l'a insulté devant lui donc ça c'est un autre exemple aussi donc ces gens là comme les ulama ont expliqué on ne doit pas aller manger dans leur restaurant si on sait que ce sont des rafidah et, euh, et, et si on sait en particulier que leur viande euh, est euh, égorgée en ce qui concerne le mariage avec les femmes des Rafidah, ça aussi c'est important parce que maintenant on a remarqué euh, que seul le mariage des femmes sunni avec des hommes Rafidhi ou bien le contraire des hommes euh, sunni qui épousent des femmes Rafidhi, donc euh, il faut savoir le verdict de l'islam à ce sujet-là et euh, pourquoi parce que maintenant il y a beaucoup de jeunes filles on a remarqué des jeunes filles du, du nord d'Afrique du nord de l'Afrique des pays du Maghreb qui épousaient des Libanais et des Rafidah donc euh, beaucoup d'entre elles elles ignorent le verdict de l'islam à ce sujet là puis étant donné qu'elles connaissent pas la Aqidah d'Ahl Sunna parce que la plupart d'entre elles, elles n'ont pas étudié la Aqidah d'Ahl Sunna et elles ne savent pas les détails de la croyance des Rafidah non plus Donc, elles pensent que de se marier avec eux, c'est permis. Et souvent, ce qui arrive, c'est que par la suite, elles vont se convertir à la religion des Rafidah. Et elles vont rentrer dans leurs mécréances avec eux. Donc, ça c'est très grave. et Il faut faire attention à ça. Le sheikh, il dit, « Al-faslu al-sabi' tahrimu muna kahatihim wa wujubu al-faschi ala man nakaha ilayhim. » c'est-à-dire l'interdiction de, de leur donner nos filles en mariage, ou bien que d'épouser leur, leur femme et l'obligation d'annuler le mariage lorsque euh, ce genre de mariage a été conclu, ou lorsque le contrat, ce genre de contrat a été fait, de le faire annuler. Sûilat l'al-lajnat d'aïma ahsanallahu ilayha, ma hukmu zawaj minarrafidah, <inaudible> wa inhasala wa tamma fama, Donc, la question a été posée aux ulamas de l'Ajnat al-Da'ima au sujet, de, au sujet de, du mariage avec les rafidats et si le mariage a été déjà fait, il a déjà été conclu qu'est-ce qu'on fait et c'est quoi le verdict de ce mariage et <coughs> la réponse c'était et c'est encore euh, lorsque le comité était présidé par le Cheikh Ibn Obaz لا يجوز للسن أن يتزوج من نساء الرافضة وإذا وقع النكاح وجب فسخه, وجب فسخه لأن المعروف عنهم دعوة أهل البيت والاستغاثة بهم وذلك من الشرك الأكبر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Euh, donc le sheikh, le sheikh Dubez, il répond il, il n'est pas permis pour le sunni de se marier avec les femmes de Rafidah et lorsque ce genre de mariage a été conclu il est obligatoire de le faire annuler parce que qu'est-ce qui est connu de la part de, de ces gens-là, des Rafidah c'est qu'ils appellent ou qu'ils invoquent euh, Ahlul Bayt ils les invoquent ils invoquent la famille du prophète et il les appelle au secours dans leur tombe alors ça, ça fait partie du shirk majeur et le succès vient d'Allah et paix et salut sur notre prophète Mohamed et sur sa famille et sur ses, ses compagnons et donc ça c'est la fatwa elle, elle, elle vient du volume 18 à la page 313 dans euh, les fatwa de la Jynadaddaïma Uh, également ils ont posé la question aussi. Uh, la question suivante. أنا min qabylati t'esquenu fi l'hudud al-Shemaliya. Wem m'uxtalitin n'ahmu wa qabail min al-Iraq. Wem m'zhabuhum shi'a wa sani'a y'abuduna qibaba'n ويسمونها بالحسن والحسين وعلي وإذا قام أحدهم قال يا علي يا حسين وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح وفي كل الأحوال وقد وعفتهم لم يسمعوا وهم في القرايا والمناصيب وأنا ما عندي أعظم بعلم ولكن اني اكره ذلك ولا اخالطهم وقد سمعت ان ذبحهم لا يؤكل وهؤلاء ياكلون ذبحهم ولم يتقيدوا ونطلب من سمحتكم توضيح الواجب نحو ذكرنا donc la la a posé la question je viens d'une tribu qui, qui vit dans les, dans les limites dans le nord hein dans les frontières du nord, près de l'Irak. Et on est mélangé avec d'autres tribus irakiennes. Et leur, leur voix est la religion des Shia. Hein, une voix d'idolâtrie. Ils adorent les tombes hein, et les dômes, qu'ils qu appellent par les noms de Al hassan Al-Hussein et Ali. Et lorsque l'un d'entre eux se lève, lorsqu'il est assis et qu'il se lève, il dit « Ya Ali, Ya Hussein ». Hein, il, les, il les appelle et il crie leur nom comme ça. Il dit, « Et certains d'entre nous, de notre tribu, se sont mélangés avec eux. Et il y a même eu des mariages avec eux. Donc, ils se mélangent avec eux dans les mariages et dans d'autres occasions également, différentes situations. Et il dit, « Je les ai exhortés, mais ils ne m'ont pas écouté. » Et donc, ils se mélangent dans différentes occasions avec eux. Puis, il leur a, la personne a donné le conseil, mais ils n'écoutent pas. Alors, je n'ai pas beaucoup de science, mais je déteste hein, me mélanger avec eux. et Je ne veux pas me mélanger avec eux. Et j'ai entendu que leur viande, le, la viande qu'ils ont écorgée, on ne doit pas la manger. Et ceux c'est-à-dire ceux de ma tribu, ils se mélangent avec eux, ils mangent avec eux, ils mangent leur viande et ils ne se limitent pas hein, dans les choses de ce genre avec eux. Donc on voudrait de votre part hein, de, de votre part, euh, mm -hmm. un de la part du cher euh, une clarification de ce qui est obligatoire vis à vis de ce qu'on a mentionné. Donc, le chers, il a répondu. إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليا والحسن والحسين ونحوهم فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام فلا يحل أن نزوجهم المسلمات ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم قال الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون donc le sheikh, il dit après wa wa ala wa ala alihi wa wa donc qu'est-ce que ça signifie cette euh, parole le sheikh il a répondu, il dit si la réalité elle est telle que vous l'avez mentionné et que ces gens-là ils invoquent Ali et Al-Hassan et Al-Hussein et d'autres également parmi ces, ces gens-là alors ce sont des moucherikoun et leur shirk est une forme de shirk majeur qui les font sortir de la religion de l'Islam. Et il, il n'est donc pas permis de leur donner en mariage des femmes musulmanes. Et il n'est pas non plus euh, permis pour nous de marier leurs femmes. Et il n'est pas permis pour nous de manger leur viande. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et n'épousez pas ou de, ne, ne donnez pas, Non, il dit en premier, n'épousez pas les mouchrikates, n'épousez pas les femmes mouchrikates, les, les, les femmes qui font le shirk et l'idolâtrie, jusqu'à ce qu'elles deviennent mu'minates, jusqu'à ce qu'elles croient. Et une esclave croyante, c'est mieux qu'une mouchrika qui n'est pas esclave, même si elle vous plaît. Hein? Et ne donnez pas aux, aux mouchriquines vos femmes, ni vos filles, ni vos soeurs, ni vos niveau femme en général en mariage aux moucherikines et jusqu'à ce qu'ils croient jusqu'à ce qu'ils acceptent l'islam et un esclave croyant c'est mieux pour vous c'est mieux pour vous, vous que un moucherik même si ce moucherik il vous plaît et qu'il est libre ceux-là ils invoquent ils, euh, ils invitent au feu ce gens-là ils invitent au feu tandis que Allah subhanahu wa ta'ala invite au paradis et à un pardon par sa permission et il clarifie ces signes pour les gens pour qu'ils se souviennent et le succès vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu et sur sa famille et ses compagnons et ça c'est dans, euh, dans les fatwas de l'isnata da'ima le volume 2 à la page 373, et c'est la fatwa numéro 3008. 3008. Ensuite, il mentionne les paroles de Cheikh l'Islam, dans son livre, « As-Sarim al-Masloul ». Il dit, « Et ce sont des mots de nos amis, et de Moussa, et de lui dire, « Si vous salaf de la rafade, alors que vous ne vous en Wa man rama A'isha radi Allahu anha bima barra'aha Allah minhu faqad maraqa min ad-din wa lam yan'aqid lahu nikah 'ala muslimah illa an Donc Cheikh Ibn Taymiyyah ilzi ça c'est la parole de plusieurs d'entre nos compagnons parmi eux Ibn Abi Musa, qui dit celui qui insulte les Salaf parmi les Rawafid Alors, il n'est pas digne d'épouser une femme musulmane. Et il n'est pas digne d'épouser une femme musulmane et on ne doit pas euh, lui donner lui donner une femme en mariage. Bien, il doit pas épouser femme, un musulman doit pas épouser une de leurs femmes non plus. Et il dit et celui qui accuse Aïcha radhiyallahu anha de ce que Allah subhanahu wa ta'ala la innocenté Alors, il est sorti de la religion et il dit qu'on ne peut pas établir un contrat de mariage avec une femme musulmane. C'est-à-dire, le, le mariage qui est conclu entre un roi fidé et une femme musulmane, il n'est pas valable, il n'est ne, pas, euh, pas effectif, yani, il n'a pas de valeur excepté s'il si se repent et qu'il ex, ex, expose ou il montre ça, sa repentance. Il montre clairement sa repentance. Donc, ça c'est très important. Et euh, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui n'ont pas compris ça et ils se marient avec des rafidahs sans, sans faire attention. Ensuite, il y a une fatwa du cheikh Abdul Aziz Ibn Baz au sujet de ce qui appellent au rapprochement entre Ahlussunnah wal Jamaa et, et, et les musulmans et ben, les musulmans de Ahlussunnah wal Jamaa et les rafidah, les kafir de rafidah. Qu'il va faire des rapprochements entre les deux. Et euh, ils ont posé la question au cheikh Abdul Aziz Ibn Baz رحمه الله يماره 1420 على هذا سجل الشيخ يقول يقول من خلال معرفة سماحتكم بتاريخ الرافضة ما هو موقفكم من مبدأ التقريب بين أهل السنة وبين ما هو فما موقفكم ما هو موقفكم من مبدأ التقريب بين أهل السنة وبينهم الجواب التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن لأن العقيدة مختلفة فعقيدة أهل السنة والجماعة توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وأنه لا يدعى معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب ومن عقيدة أهل السنة محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا والتراضي عنهم والإيمان بأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء وأن أفضلهم أبو بكر السديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع والروافض أو الرافضة خلاف ذلك فلا يمكن الجمع بينهما كما أنه لا يمكن الجمع بين اليهود والنصارى والوثنيين وأهل السنة فكذلك لا يمكن التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة لاختلاف العقيدة التي أوضحناها Donc, euh, ici, ils ont posé la question au shaykh Ibn Boubaz. Il dit, « À travers votre connaissance de l'histoire des Rafidah, quelle est votre position sur le principe de rapprochement entre ahl Wal-Jama'a et les Rafidah ?» Le shaykh, il répond, il dit, « Le rapprochement entre les Rafidah et Ahl-Sunnati n'est pas possible. » Parce que la aqidah, elle est différente. Le, ils ont une aqidah et nous avons une aqidah. Notre, notre aqidah n'est pas pareil. Donc, ce pas possible de se rapprocher ou de, de s'unir avec eux. Et il explique. Il dit la aqidah de l'Ahlussunat ah, c'est, en premier, le tawhid d'Allah. Et de purifier notre adoration pour Allah seul. Et de, de dire que personne ne doit être invoqué en dehors d'Allah ou avec Allah ni un ange rapproché ni un prophète envoyé c'est-à-dire on n'a pas le droit d'invoquer personne en dehors d'Allah même si c'est un ange même si c'est un prophète d'Allah et également que Allah c'est seul, seulement lui qui connaît le ghayb personne qui connaît le ghayb excepté Allah contrairement au rafidat ensuite il dit et hey, que la raqidah de ahlu sunnat ça implique également d'aimer les sahaba radiyallahu anhum ajma'i et d'être satisfait d'eux d'être satisfait de tous d'eux tous c'est-à-dire de tous les sahaba et de croire également que, que ce sont les meilleures créatures après les prophètes et que le meilleur, les meilleurs d'entre eux c'est Abu Bakr puis Omar puis Othman puis Ali radiyallahu anhum, Allah al-jami' qu'Allah soit satisfait de tous Donc, on voit que ça, c'est totalement opposé à la croyance des rafidats. Et donc, il n'est pas possible de, les, de nous réunir avec eux hein, et de nous rapprocher d'eux. De la même manière qu'il n'est pas possible de s'unir ou d'unir ou de réunir les, les juifs et les chrétiens et les, les idolâtres avec il n'est pas possible également de rapprocher entre les rafidats et les gens de d'Ahl Sunnati à cause de la divergence dans la croyance comme on l'a clarifié et donc ça c'est euh, la parole de Cheikh Ibn Ubbas dans le volume 5 à, euh, de Majmu'a Fatah à la page 281 d'accord donc ça ça vient encore une fois clarifier hein, à ce sujet là Bon, euh, il y a une fatwa ici, ici qui est intéressante. Et c'est une fatwa des imams de la Da'wah, l'ahle-sunna. Uh -huh. Donc on va lire cette fatwa ensemble, Incha'Allah. C'est une fatwa des imams de, de la Da'wah, euh, tirée de Ad-Durr Al al-Suniyah dans... Euh, le volume 9 à la page 316 jusqu'à la page 317 donc c'est différents chouyours qui ont signé cette fatwa euh, pour l'imam qui est celui qui était le dirigeant à l'époque et la, la position que le dirigeant euh, ou que les rafidats devaient adopter en, envers le, le dirigeant musulman en Arabie Saoudite donc c'est le Cheikh Mohammed ibn Abdul Latif et le Cheikh Sa'ad ibn ibn Hammad ibn Atiq, i el sheykh Suleiman ibn Sihman, i el sheykh Abd al-Aziz Anqari, i el sheykh Omar ibn Salim, el sheykh Salih ibn Abd al-Aziz, el sheykh Abdullah ibn Hassan, el sheykh Abd aziz el Omar, i els dos fils, el sheykh Abd latif el Muhammad ibn Ibrahim, el Muhammad ibn Abdillah, Sheikh Abdullah ibn Hassan ibn Ibrahim Sheikh Muhammad ibn Uthman el Sheikh Abdul Aziz Al-Sutri waffaqahum Allah iljis amma arrafidha fa aftayna lil imam an yalzimu bil bay'ati ala al islam wa yamna'uhum min idhar sharai'i هنا فلا فتوى pour l'imam c'est-à-dire qu'ils doivent respecter l'abeya, c'est-à-dire le serment d'allégeance qu'ils ont pris sur l'islam. C'est-à-dire qu'ils doivent respecter l'islam. Et que, que le dirigeant doit les empêcher d'exprimer ou de montrer leur, les, les, les pratiques de leur fausse religion. « Alors l'imam aïyadahu allah an ya'mur na'ibahu ala al-ahsa yahduruhum inda al-shaykh ibn-bashr » ويبايعونه على دين الله ورسوله وترك الشرك من دعاء الصالحين من أهل البيت وغيرهم وعلى ترك سائر البدع من اجتماعهم على مآتمهم وغيرها مما يقيمون به شعائر مما يقيمون به شعائر مذهبهم الباطل ويمنعون من زيارة المشاهد وكذلك يزمون بالاجتماع للصلوات الخمس هم وغيرهم في المساجد ويرتب فيهم أئمة ومؤذنون ونوابا من أهل السنة ويلزمون تعلم ثلاثة الأصول وكذلك إن كان لهم محال محال bu niyyat li iqamati al bid'i fiha fa tuhdam wa yumna'una min iqamati al bid'i fi al masajid wa ghayriha wa man aba qui concerne les rofda comme on l'a dit on a fait la fatwa pour les dirigeants qu'ils doivent respecter la qu'ils ont pris selon l'islam et qu'on doit les empêcher d'exprimer de, ou de montrer les principes ou les pratiques de leur fausse religion et l'imam également le dirigeant, que Allah le supporte et le soutient euh, qu'il euh, doit ordonner à son, euh, à son représentant dans la région de Al-Ahsa de, de les faire venir devant le shiikh euh, Ibn Bishr pour qu'il lui donne la bay'a le serment d'allégeance selon la religion d'Allah et de son messager et, et qu'ils doivent abandonner le shirk et l'invocation des hommes pieux parmi les descendants du prophète et d'autres également et qu'ils doivent abandonner aussi toutes les autres innovations et qu'ils ne, ne doivent pas non plus se réunir dans leurs occasions et leur célébration etc parmi les différentes pratiques qu'ils ont dans leur fausse religion et ils doivent également être et euh, empêr de visiter les tombeaux et les morts qu'il qu'ils qu vont adorer de même que ils doivent euh, se réunir pour les cinq prières obligatoires et Euh, pour les autres prières aussi dans les mosquées et on, on établit pour eux on doit établir pour eux des imams et des gens qui vont faire le azan euh, parmi les gens d'Ahl-Sunnah et ils doivent apprendre les trois fondements le livre Al-Usul-Salaaf de même que euh, s'ils si ont des bâtiments qui ont été construits pour établir leur bid'ah alors ces bâtiments-là doivent, euh, doivent, doivent être détruits et ils doivent être interdits d'établir leurs innovations dans les mosquées ou autres endroits. Et celui d'entre eux qui refuse d'accepter ça, alors il doit être expulsé des pays musulmans. Euh, il <t 'a> dit ensuite, « Il dit ensuite, « en ce qui concerne les rafidats de la région de Qatif, l'imam doit, doit ordonner également aux sheikhs d'aller, de, de voyager vers eux et de leur imposer également tout ce qu'on vient de mentionner. Aما al-Bawadi o al-Qura al-lati faftayna al-imam yaab'aslahum du'at wa mu'allimin wa yalzam nuwaba hu min al-umara fi kull nahiyah bi musa'adat ad-du'at al-mazkurin 'ala ilzamihim shara'i al-islam wa ce qui concerne les rafida qui sont dans les euh dans les déserts, parmi les bédouins et dans les petits villages Euh, qui sont sous le contrôle des musulmans alors dans ce cas-là, on a fait la fatwa pour l'imam qu'il doit envoyer vers eux des prêcheurs et des enseignants et il doit euh, donc il doit ordonner à ses euh, représentants dans chaque région de, de ce qu'on a euh, d'aider les, les gens qui frèche phenomenonique et de leur euh, imposer les règles de l'islam et de leur interdire les choses qui ont été euh, interdites par Allah subhanahu wa ta'ala les choses haram. أما رافضة العراق الذين انتشروا وخالطوا بادية المسلمين فأفتينا الإمام بكفهم عن مراتع En ce qui concerne les rafida de l'Irak Hein, ceux qui se sont propagés et qui se sont mélangés avec les musulmans, les, les, musulmans bédouins, les bédouins parmi les musulmans alors on a fait la fatwa à l'imam on, on, on a donné aux dirigeants une fatwa à leur sujet de les empêcher de venir dans les pâturages des musulmans et sur leur territoire également donc ça c'est la fin de cette fatwa qui est tirée de le volume 9 de la page 316 à 310 euh 300 OK donc a, on va terminer donc oui, il, y a, il y a encore deux fatwas qu'on va lire on va s'arrêter inshallah Là, cette cette fatwa c'est so <musique> illa al-lajna ad-da'ima a'zam ajraha wa ahsana ilayha hal shia al-haliyyun kuffar kulluhum aw a'immatuhum الجواب الشيعة الحاليون فرق كثيرة فقرأ عنهم في كتب الفرق المعسرة لتعرف تفصيل القول في الحكم في الحكم عليهم وقرأ مختصر تحفة الاثنى عشرية وكتاب الخطوط العريضة لمحب الدين ومنهاج السلة لابن تيمية والمنتقى منه للذهب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وصلى Ils ont posé la question à au sujet des shi'as qui vivent actuellement dans les pays musulmans est-ce que ce sont des koufars tous ou bien leurs imams et Cheikh il a répondu en disant que les shi'as sont de différentes sectes hein, et ils ont chacun un verdict différent donc si vous voulez savoir au sujet de ces différentes sectes Alors, euh, vous pouvez lire dans les livres qui ont été écrits justement à ce sujet-là. Il donne des titres de livres. Il a dit, regardez les détails de ça dans Et le livre Décrit par Mohibdine et Minhaj Al-Sunnah, écrit par Ibn Taymiyyah Et Al-Muntaqa, un résumé de Minhaj Al-Sunnah De l'imam, fait par l'imam Al-Zahabi Le succès vient d'Allah subhanahu wa ta'ala Et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Et sur sa famille et ses compagnons Et ça c'est la fatwa tirée du volume 2 à la page 3, 175 des fatwas de l'Ajnat al-Da'ima il y a une autre fatwa et c'est la dernière qu'on va lire aujourd'hui inshallah. C'est une fatwa bien il y en a plutôt deux, les deux dernières elles sont courtes. C'est les fatwas tirés euh, fatwa du volume 2 à la page 375 encore. Euh dans une autre réponse à la même question et ainsi c'est la même chose en fait, c'est les différents livres qui sont mentionnés comme référence. ايه اليها دي اجوز في الكتب اللي هم منشنين الشيعة فرق كثيره <Okay>. منها غلات ومنها غير غلات منها غلات وغير غلات فنوصيك بقراءة ما كتبه العلماء في تفصيل فرقهم وبيان عقيده كل فرقه منهم مثل كتاب مقالات الاسلاميين لابن الحسن الاشعري ومنهاج السنه لشيخ الإسلام بن تيمية وكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي وكتاب الملل والنحل للشهرستاني والملل والنحل لابن حزم وكتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية ونحوها ليكون لديك إلمام وإلمام واسع بعقائدهم وبالله التوفيق dit que les shi'a sont de différentes sectes. Hein, comme on l'a expliqué dans les, cours, dans les premiers cours, c'est qu'il y a plusieurs sectes des shi'a, il n'y a pas une seule. Et chacune d'entre elles elle a un verdict différent. Hein? Donc il y en a parmi qui sont kufars, il y en a qui sont pas kufars mais qui sont motadéa. Mais de toute façon, qui, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui sortent de ça. Même ceux qui ne sont pas kufars, ils sont quand même des gens de bid'a, des gens de, dans, qui sont dans l'égarement. Hein? Mais l'égarement, c'est relatif C'est-à-dire y a des degrés d'égarement Quelqu'un peut être très égaré Quelqu'un peut être un peu égaré d'accord Et quand on parle de, de, de, de ça Dans les chi'as, on parle de différentes sectes Et non pas d'une seule secte Donc quand on, spécifie, quand on parle des rafidahs Là, il n'y a, a pas de problème Sont des koufars De même que les ismaïli Ou bien les batini Ou bien les karamitahs o bien al-Nusayriya, ou bien al-Duruz. Al Ça, c'est des groupes. Tous les ulama sont d'accord pour dire que ce sont des koufars. Toutefois, quand on parle des autres, de, du groupe, quand on parle du, du, du mot chia et on dit chia, là, on ne peut pas spécifier ou dire que ce sont des koufars. Il faut, il faut euh, être, rentrer dans les différents détails. Il faut voir de quel secte des shia qu'on qu parle. Donc les chiens sont de différentes sectes. Parmi eux, il y en a des extrémistes et d'autres qui ne sont pas extrémistes. et On te conseille de lire les livres que les ulama ont écrits en détail sur ces questions-là pour connaître leurs différentes sectes et pour clarifier la croyance de chacune d'entre elles, comme les livres... مقالات الاسلاميين اخيفا ابو الحسن الاشعري من منهاج السنه للشيخ الاسلام بن الفرق بين الفرق ده القاهر البغدادي للليف ده الملال والنحل مختصر تحفه انسيك دوت خليف qui expliquen la croyance i amb الله el teofíq i l'admissió également en ordre fatua بماذا تحكمون على الشia وخاصة الذين قالوا إن عليا في مرتبة النبوة وأن سيدنا جبريل غلط بنزول بنزوله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الجواب الشia فرق كثيرة ومن قال منهم ان عليا رضي الله عنه في مرتبه النبوه وان جبريل عليه السلام غلط فنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم دونك ça encore c'est une autre fatwa qui est tirée du, du uh, volume 2 euh à la page 376, c'est la fatwa numéro 3564. Et tu peux aussi regarder le volume 2 à la page 374. Donc, euh, ils ont posé la question, « Cher, qu'est-ce que vous dites à propos des shi'as et en particulier ceux d'entre eux qui disent que Ali est, a atteint le degré de la prophétie euh, et qui disent que euh, notre maître Djibril s'est trompé en faisant descendre la révélation sur le prophète Mohammed sallallahu au lieu de Ali. Donc la réponse à ce sujet-là, le cheikh Ibn Baz il dit les chiites sont de différentes sectes, sont de sectes nombreuses. Et celle d'entre eux qui dit que Ali anhu, est au degré de, de prophète, à un degré de prophète et que Jibril s'est trompé en faisant descendre la révélation sur Mohammed sallallahu sallam, alors celui-là c'est un kafir. Et le succès vient d'Allah et paix et salut sur notre prophète Sallam et sur sa famille et sur ses compagnons donc ça, ça vient terminer la série de fatwas qu'on voulait lire aujourd'hui à ce sujet pour clarifier la position de l'ahle sunnati wal jama' la position de, la position de la vérité au sujet des rafidats et de faire comprendre aux musulmans francophones en particulier que ce sont des couffards contrairement à ce que prétendent actuellement des groupes d'égarement comme les frères musulmans et d'autres tendances qui appellent à un rapprochement avec ces gens-là et qui prétendent que ce sont des musulmans et que dans l'islam il y a un pluralisme d'opinions et de croyances et qu'on peut suivre la secte qui nous plaît Tout ça, c'est de l'égarement et du mensonge. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, et on va essayer de commencer demain euh, à clarifier des points sur cette question de rapprochement. D'où est-ce qu'elle vient, cette idée de rapprochement avec les Rafidahs, qui sont ceux qui l'ont ramené, comme on l'a expliqué, les, les Ikhwan et tout ça. Et, et euh, donner des exemples de ça, et parler des ulamas, mentionner des paroles des ulamas sur ça, Inch'Allah. Puis, euh, ça, ça va être demain, puis la semaine prochaine aussi, Inch'Allah. Puis, par la suite, on va, on va conclure cette série de cours sur les Rafidah en expliquant ou en donnant des exemples des pratiques des Rafidah qui sont en contradiction avec la Sunnah et avec l'Islam et la réfutation de ces exemples de pratiques qu'ils font. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera demain. Ala habitu'al subhanak allah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa